Ce soir je rentre seul comme hier avant-hier L'impression que le monde me regarde travers Il fait si froid dehors, soleil tué où assis ah, seulement je pouvais lui rendre l'écho Lui rendre l'écho Je me souviens des conseils que donnaient Mon père regarde à gauche et à droite juste avant que tu traverses. Oui mais papa, tu sais, je regarde partout même en l'air. J'avais pas prévu le coup. Mes ennemis sont derrière. La paix ne dure que le temps Qu'ils rechargent leurs armes Le changement n'est qu'un projet Je l'ai vu sur la table Mieux vaut être téméraire Pour espérer une trêve Ne dis plus un mot Je dessine mes rêves ici si, c'est ainsi yes. oh. merci bravo. bravo merci à, merci. Merci à Ailey. Ailey, bravo. Bravo. bravo bravo merci beaucoup à les mers kimms euh fou. Merci. Ce live, nos téléspectateurs peuvent le retrouver dès demain sur la page Facebook et YouTube de l'émission en 360. C'est une technique oh. hyper yes. moderne. Ouais. Oh, oui, ça <rire> très moderne. Ah, C'est <rire> <très> moderne. <rire> mais, mais en, mais en de deux dimensions ce soir en rediffusion aussi. Ouais. Oui, 23h30. Ah ouais. ah, bah voilà. Ceinture noire. Ouais. Merci. Trois d'ânes. 1 2 3 Et le documentaire Maître Gims à cœur ouvert <rire> c'est ce soir à 22h45 Merci. Vous pouvez revoir cette émission dès ce soir 23h30 Tout de suite c'est Entrée libre Claire Chazal, demain dans c'est à vous Danny Boon, Mélissa Torio et le chanteur Benabar On se tourne vers Nicolas qui est derrière vous La Caméra là Pour souhaiter à nos téléspectateurs Une excellente soirée vous embrasse Adrien. Moi, je Adrien